Il n'existe pas d'amour sans chagrin. Yves Armand de Bordeaux. Charlotte de Chimbalanga. L'honorable Guy Jansson Malouboumboka. Y'a beaucoup Chérie, corps enveloppé, des diamants, moutonnios, sont interdits à Simba, autorisez, sengaïe, yaka, niki, kinoïe. dans la rue bon pesa ni peba bonjour bazosela yo na bonsoir adab bonjour vos après-midi bazosala pas Pebble Soft L'intelligence et de la gestion Jean-Paul Bilanga Yves à la valeur sûre Luxon Kangi Bosco Sakata Double Boss Kangalo Pangwa Bavois 16, My name Grec, millionnaire Irsile Nogengue Kajou De Colonne Goma SFM Mireille Lengoya Bengtelo Léon Saloum Le Fashion One de Sonic Eric Divita Patrick Moussio Cyril Ekina Lorette Compressor Na is de dame Ik ben Issa, Chanel Rihanna, Tchanel en Sa fille, mijn baby Négociant international et des diamants taillés, Mazin Zobi, Nana Bélébélé. Champ pour les gangbés, là c'est l'homme, Peter le cadre. La brique est rouge, il vit à Ponga maître CD d'or La coproduction, bijouangu, yolande bakaya, et l'okata, chabani, record et Kongo Web TV Jili Mundele, mama présente Igor Mele, noël salou, moulon sa slide ou en petit Mon bébou eli water, plaisir distance et ab système à fond. Bonjour, comment ça va mon vie? Tu t'es porté bien, figure de flipper.